Acte II Le rideau se lève sur un décor de forêt. Geneviève est assise et soigne son enfant et près d'eux se tient une biche. Geneviève chante.